des studios d'énergie pour mixer live dans la Tribal Party. Les Daffoques live jusqu'à minuit sur Allergy c'est la Tribal Party vous restez avec nous juste après le break Il refiennent de la zique non-stop Je m'excuse, mais ce message ne s'adresse qu'aux moins de 25 ans. Bon, les autres sont partis, on y va. Du 22 septembre au 26 octobre, tous les magasins à l'enseigne, La Parfumerie et Marionneau, il y en a 63 en France, font une super promo réservée aux moins de 25 ans. Les plans jeunes, ça s'appelle. Et c'est quoi la promo Accrochez-vous Des prix canons sur de très grandes marques. C'est Calvin Klein la première semaine, puis Cacharel, puis Boss, puis Revlon et Bad Boys. Plus des cadeaux exclusifs à chaque achat. Et pas des petits. Bon ben, rendez-vous là-bas. hein. À Strasbourg, les parfumeries Zimmer ou 3615 La Parf, 2 francs 23 la minute. Vous êtes une fleur. Votre corps est lourd. Vous êtes sur Sega Saturn. Resident Evil, le nouveau jeu sur Sega Saturn. Des créatures horribles. Les munitions sont rares.